Salut Bruno, ça va toi? C'est le calme plat ici. Salut Adrienne, tant mieux pour toi si c'est calme parce que ce n'est pas le cas pour moi. Een pépin? Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ta ronde? C'est bien simple. J'en ai marre de cette porte centrale de la clôture délimitant le centre du patrimoine canadien. J'ai déjà averti le superviseur que j'ai trouvé la tâche disposable coupée. Je comprends rien, Bruno. Explique-moi donc cette histoire d'attache disposable. Bon, la porte centrale est à sens unique. Pour sortir du côté de la GRC, tu le fais manuellement grâce à un simple poignée de porte. Dès que la porte se referme derrière toi, il n'y a plus moyen de l'ouvrir du côté du patrimoine canadien. Tu vois, c'est pour permettre à nos employés de pouvoir sortir, prendre le bus à l'avenue du Nid. Ceux qui conduisent doivent nécessairement entrer et sortir par l'entrée du boulevard McCarthy. Tu me suis? Ah oui, c'est à cause du chantier de construction du futur dortoir que tous les automobilistes doivent passer par l'entrée du boulevard McCarthy. Oui. Je continue. C'est la procédure que nous suivons en semaine, mais dès 18h vendredi, l'équipe de garde de nuit sécurise la porte de la clôture avec une attache disposable, obligeant tous les piétons à utiliser l'entrée du boulevard McCarthy comme les automobilistes. Et tu as trouvé cette attache coupée? Quand? À 13h30. J'étais au volant de l'auto de la sécurité. Je longeais la rue Barker. Passé le cimetière, comme je jetais un coup d'œil à gauche, j'ai aperçu au loin deux jeunes cyclistes en vêtements civils qui étaient en train de traverser le train de stationnement et horreur! La porte centrale était ouverte. Ces deux cyclistes se sont dirigés tout droit vers la porte ouverte et ils sont sortis. J'ai klaxonné pour attirer leur attention, mais ils ne se sont pas arrêtés. Tu penses bien? Donc, non seulement la tâche disposable était occupée, mais quelqu'un avait repoussé la porte coulissante pour la laisser ouverte en permanence, pour pouvoir sortir et surtout pour pouvoir revenir en toute liberté. Je comprends pourquoi tu t'en inquiètes, Bruno. Si la porte est ouverte, n'importe qui peut pénétrer dans la GRC, de jour comme de nuit, cette fin de semaine. Mais qui a coupé la tâche et repoussé la porte. Ce sont certainement les jeunes recrues. On oh, j'enrage, Adrienne. Ces jeunes n'ont aucun sens moral. Ils savent bien qu'il n'y a pas de camarades de surveillance aux alentours de la clôture. Non, Bruno, tu n'as aucune preuve contre les recrues. Il peut s'agir de n'importe qui. Les recrues ne sont pas les seules personnes à être ici à dépôt, n'est-ce pas je ne vois pas qui aurait le culot de couper cette attache, au mépris de tout règlement. On commence par couper une attache, on finit par commettre d'autres délits plus graves. Cette génération n'a de respect pour rien ni pour personne. Est-ce que connaissent les valeurs fondamentales de la GRC? J'en doute. Nous, les vieux de la vieille école, on a le sens du devoir moral, le respect des lois, le maintien des traditions. Mais les jeunes d'aujourd'hui, je ne leur fais pas confiance. Comment va-t-on résoudre le problème de la clôture Mon superviseur a proposé l'installation d'un système de lecteur électronique pour les détenteurs d'une carte d'identité délivrée par la GRC. Ah, comme j'ai hâte de voir cet œil électronique en place. Comme ça, tu ne te feras plus de mauvais sang, Bruno.